Donc, aujourd'hui, on va commencer, donc, on va refaire le cours numéro 4 dans le livre Ta'amulat fi awakr Surat al-Ahzab. Donc, c'est les commentaires ou les explications euh, qui ont rapport avec les, les derniers versets de Surat al-Ahzab. Et c'est la dernière partie des versets, donc on va terminer le, le, la sourate aujourd'hui, la fin de la surah aujourd'hui. Euh, inshaAllah. Donc le Sheikh il lit maintenant le verset 69 dans euh, le coran C'est le verset qui dit Ya ayyuha al amanu la takounu kalladhina azou moussa fa barrahullahu mimma kalu wa kana عند Allahi wajiha. والمعنى لا تؤذوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فتكونوا كالذين آذوا موسى عليه السلام من بني اسرائيل فبرأه الله مما قالوا حيث نسبوا الى موسى عليه السلام ان فيه عيبا في خلقته فالله يبين ان موسى عليه السلام من اكمل الناس خلق خلقا وخلقا Donc le sheikh explique له commencer le verset 69 qui dit, Oh vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse, qui ont offensé Moussa, Allah l'a déclaré, déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Ce verset, il y a un, le chef il dit que, le chef il dit à propos de ce verset, Que ça signifie de ne, on doit pas offenser notre prophète, le prophète Muhammad alayhi wa sallam, pour devenir comme euh, il y a des ceux de Bani Israël qui avaient offensé euh, Moussa, donc ne, on ne doit pas agir de la même manière que Bani Israël ont agi envers leur prophète. Allah سبحانه و تعالى avait innocenté Moïse de ce qu'ils avaient dit à son sujet, parce que il lui avait attribuer une, déformation dans sa création, dans son corps. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait innocenté de ça. Et il avait clarifié, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que, que ce soit clarifié que Moussa alayhi salam est une des personnes les plus complètes et les plus parfaites, que ce soit dans sa création, dans son corps, ou bien dans, son comportement et son caractère. c'est-à-dire il était Il avait un statut très élevé auprès d'Allah. subhanahu wa taala. Donc, ne soyez pas comme Bani Israël avec leurs prophètes. Eux, ils ont manqué de respect envers leurs prophètes. Donc, vous ne soyez pas comme eux envers votre prophète. Euh, Respectez-le et euh, supportez-le et défendez-le dans les limites de la charia. C'est-à-dire, sans tomber dans l'exagération au sujet du droit de votre prophète. sallallahu Donc... Euh, en fait, il y avait une histoire qui avait été rapportée dans un hadith qui est authentique au sujet des juifs, Yanni, et de Moïse, leur prophète. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au début, c'est que euh, les juifs avaient l'habitude d'aller se baigner dans un, dans, un, dans un lac ou quelque part comme ça. Puis, euh, Yanni, ils se baignaient nus hein, parce qu'ils n'avaient pas de pudeur. Ils n'avaient pas de, de timidité, de pudeur. Donc, ils enlevaient tous leurs vêtements pour se laver ou pour se baigner dans le lac. Et Moïse, lui, étant donné qu'il avait de la pudeur et qu'il était timide et qu'il était gêné, comme cela est demandé par euh, par la foi et bien entendu parce que la al-haya min al-iman, la timidité, et la pudeur, ça fait partie de la foi. Et ça, souvent, vous retrouvez ça maintenant aujourd'hui dans les gens qui font partie des équipes de sport, euh, les gens qui par exemple, euh, lorsqu'ils vont à la douche par exemple, ils enlèvent tous leurs vêtements puis ils se lavent nus devant les autres. Et bien entendu, y a il ça c'est haram. Dans l'islam, c'est haram de faire ça. Quelqu'un ne doit pas se dévêtir complètement devant les autres. Hein. Même en, même si c'est pas des, même si c'est des hommes, des hommes devant des hommes ou des femmes devant des femmes, elles doivent se couvrir. Leur parti ne doit pas euh, se dénuder complètement. Donc Moussa salam Lui, il avait cette pudeur. Bien entendu, puisque c'est un prophète d'Allah. Donc c'est un des plus parfaits parmi les hommes. Et c'est un des plus pudiques parmi les hommes également. Puisque c'est parmi les plus, les hommes les plus croyants et les plus pieux. Donc lui, il s'écartait. Lorsqu'il voulait se baigner, il allait à l'écart, loin. Et il ne laissait pas les gens le voir nu. Donc qu'est-ce qui est arrivé C'est que les juifs étant donné qu'ils sont tellement euh, yani, ils n'ont pas de respect pour les prophètes, ils n'ont pas de respect pour pour euh, yani Moussa alayhi salam. Alors au lieu de prendre exemple sur Moussa alayhi salam et de dire ouais c'est vrai on devrait nous aussi s'écarter de de de cette impudeur là puis on devrait commencer à yani euh, se couvrir nous aussi au lieu de ça ils ont commencé à se moquer de Moussa alayhi salam puis a inventé à son sujet des mensonges et dire que s'il si refusait de se dénuder devant les autres, c'est parce qu'il avait une déformation au niveau de ses parties génitales et des choses de ce genre. Donc, il commençait à se moquer et à essayer de ridiculiser ou d'insulter Moussa. Donc, cette attitude-là, en fait, c'est l'attitude qu'on retrouve toujours chez les peuples, comme le peuple des juifs, qui est toujours en train de s'opposer à la révélation d'Allah. Voilà. Donc qu'est-ce qui est arrivé par la suite c'est que Moïse lui avait déposé ses vêtements sur une pierre sur une roche et euh, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette roche se mette à se déplacer avec ses vêtements. Donc Moussa alayhi salam continuait à courir derrière cette roche hein, pour essayer de l'arrêter pour retrouver ses pour reprendre ses vêtements. Puis en, eh, il, a, il avait pris un bâton dans sa main, puis il commençait à frapper la, la pierre ou la roche avec pour lui, lui ordonner d'arrêter. Donc, en courant, donc il est passé devant l'endroit où les Juifs étaient en train de se laver, et, ou bien qu'ils étaient en train de se baigner, et donc les Juifs ont, ont aperçu Moussa alayhi salam nu à ce moment-là. Mais bien entendu, Moussa alayhi salam, c'était pas son intention de, de se faire voir, mais étant donné que il courait derrière ces, cette pierre donc euh, les autres l'ont vu sans qu'ils le veuillent et, et ils ont remarqué qu'il n'avait pas de déformation hein, au, au, au, sur le plan de sa physionomie, tout était normal et donc ils ont cessé par la suite de, de dire des mensonges à son sujet et ils ont vu qu'il était parmi les, euh, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient les, les mieux euh, créées et qui avaient Il y a la meilleure forme. Donc c'est pour dire que c'est pour innocenter Moussa alayhi salam de ce que ces gens-là lui avaient attribué, que Allah, <coughs> qu Allah avait fait ça. Donc ça c'est un exemple de, de, de, de, de l'attitude des Juifs, ils ont, comment ils ont agi envers le prophète et en même temps c'est une leçon pour nous. Pour ne pas agir de la même manière envers notre prophète. Alayhi Le Cheikh ensuite, il dit que, euh, yani, il faut pas non plus tomber dans l'extrémisme. Et il mentionne des hadiths. Il dit, fa fa la taghlu fi shaykh el donc hadith je ne suis serviteur dites abdullah dit serviteur d'allah ou son messager hadith dans ma glorification au sujet euh, de ma personne, de la même manière que les chrétiens ont exagéré euh, à propos de Isa Ibn Maryam. N'exagérez pas et ne m'élevez pas au niveau de, au-dessus de mon niveau. Je ne suis qu'un serviteur. Alors dites à mon sujet que je suis un, un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah et un messager, et son messager. Donc c'est pour, pour rester dans la, la, la, la limite de La modération et pour pas tomber dans les extrémismes que dans lesquels sont tombés les juifs et les chrétiens au sujet des messagers d'Allah. Ceux qui ont exagéré dans le sens qu'ils les ont dénigrés ou qu qu'ils les ont insultés ou qu'ils se sont moqués d'eux. Puis l'autre extrême, ceux qui ont yani, élevé les, les prophètes au niveau de divinité et qu'ils les ont pris comme des associés dans l'adoration avec Allah subhanahu wa taala. لشيخ فالرسول يوقر ويعظم ويجعل لكل من, من غير فالرسول يوقر ويعظم ويجل لكن من غير غلو وافراط كما حصل من النصارى وكما يحصل من المبتدع الآن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنهم يستغيثون به صلى الله عليه وسلم ويقيمون له الاحتفال المولد على مدار السنة ويزعمون أنه يحضر عندهم وأنه وأنه وهذا من الغلو والعياذ بالله ومن البدع المضلة التي ما أنزل الله بها من سلطان وهذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك إذا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اذيته والرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عن البدعة فأنت تفعل البدعة فمعنى هذا أنك تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنت تزعم أنك توقره وتجل وتجله بهذه البدعة Donc, le Sheikh, il explique un point important ici. Il dit que notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, euh, on doit donc le respecter, hein, et on doit euh, lui montrer un grand respect, mais sans tomber dans l'exagération. Okay? Donc, sans tomber dans l'exagération, contrairement à ce qui est arrivé chez les chrétiens et contrairement à ce qui se produit actuellement chez les gens de bid'a parmi les gens qui se disent musulmans parmi les musulmans ils font des bid'a au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils exagèrent à son sujet comme les chrétiens ont exagéré avec aïssa ibn maryam et lorsqu'ils ont des, une détresse ou un malheur ou euh, un problème un grand problème ils, ils crient au secours et ils appellent le prophète pour leur venir en aide Au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien entendu, c'est du shirk hein, de faire ça. Et ils font également des fêtes et des célébrations de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à chaque année, à la même date. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est une bid'a ah également. Et ceux qui font ça, bien entendu, c'est en grande partie les turcs et les gens de bid'a. Ah. Ils font ça... ...pour la naissance du prophète, sallallahu ...et ils font ça également pour la naissance de leurs... ...chouyours soufi ou des awliya ou des salihim, soit disant... ...et ils croient que le prophète, sallallahu ...lors de cette célébration... ...il croit qu'il vient en personne... ...et qu'il se présente lui-même... ...pour cette occasion-là... ...donc il croit qu'il vient en personne à ce moment-là... ...et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'exagération... billah et que ça fait partie des innovations et des formes d'égarement que Allah n'a pas permis et au sujet de, de laquelle il n'a fait descendre aucune preuve et aucune autorité. Et ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie de ce qui offense le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un pourrait se poser la question, quelqu'un pourrait dire, « Mais comment, lorsqu'on est en train de faire quelque chose de bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam soi-disant eux ils s'imaginent que c'est du bien donc ils disent mais comment on pourrait offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant en faisant la célébration de sa naissance puisque c'est quelque chose de bien Eh bien en réalité c'est que c'est uniquement quelque chose de bien selon eux parce que la réalité c'est que si quelque chose a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dans ce cas là c'est pas quelque chose de bien puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des innovations dans la religion. Et donc, lorsque le Prophète nous a interdit de faire des innovations, ça veut dire que si on fait, la, la, on, fait on célèbre la naissance du Prophète, donc ça veut dire qu'on offense le Prophète. Parce que toute désobéissance est une offense pour le Prophète. Donc, puisque le Prophète nous a interdit de faire des bhédha ah et que... Ces gens-là font des bid'ahs, alors ça signifie qu'ils sont en train d'offenser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même s'ils s'imaginent qu'ils sont en train de respecter ou de montrer de l'honneur ou du respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant cette innovation. Donc ça c'est très sérieux et c'est très important de comprendre ça. Parce que l'autre jour, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai eu une discussion avec Des, des individus à la mosquée comme ça en allant à la mosquée et puis ils il commençaient à dire mais il n'y a rien de mal, on fait juste ça pour euh, enseigner à nos enfants l'importance de, de de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et on fait ça juste pour se rappeler pour pas que les enfants oublient etc. etc. et ça c'est bien entendu des choubouhats que ces gens là utilisent pour essayer de justifier ou de défendre les innovations qu'ils font Mais il y a beaucoup d'autres moyens pour se rappeler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par suivre sa sunnah et de faire ce qu'il nous a ordonné, de faire et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et d'apprendre et d'étudier la sunnah avec les enfants, tous les jours de l'année. Non seulement un jour par année, comme ça tu dis, on va faire une fête pour se rappeler de notre prophète, alayhi alayhi wa sallam. Ça c'est en fait de l'ingratitude envers notre prophète. Alayhi salatu et c'est une offense envers lui, comme on a expliqué. Si tu veux vraiment apprendre à tes enfants comment respecter le Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa et comment l'aimer et savoir qui il est, eh bien, suis sa, sa sunnah et enseigne à tes enfants les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa et la sirah du Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa tous les jours de l'année. Pas besoin d'attendre un jour en particulier puisque c'est pas quelque chose que le Prophète sallallahu alayhi wa nous a ordonné de faire. nous ni recommandé de faire, et il l'a jamais fait lui-même, ni ses sahaba, ni les tabi'in, ni les Tabi' tabi'in, ni les, les quatre imams des madahib, que ce soit Abu Hanifa, ou Shafi ou euh, Malik, ou l'imam Ahmad, ou les autres imams, Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Ibn Majah, al Abu Daoud, et les autres imams de, de hadith qui ont transmis les hadiths Hein, et les autres imams qui les ont suivis, on n'a jamais trouvé parmi eux aucun d'entre eux qui faisait cette bédar. Ça s'est apparu bien longtemps par la suite chez les chiites ismaéliens en Égypte durant la période des fatimides, et puis après ça a été hérité par les soufisines qui l'ont propagé un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est devenu des fêtes. Officiel dans plusieurs pays musulmans. Mais tout ça, à l'origine, c'est des, des bédas. Et qu qu'est-ce qu que tu vois en apparence de ces, de ces fêtes et de ces célébrations? C'est uniquement la pointe du iceberg, comme on dit. Hein? Parce qu'en dessous, qu'est-ce qui se cache en dessous de cette bédar C'est pire encore que qu'est-ce qui apparaît. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de bédale. Parce que ça, ça camoufle beaucoup d'autres péchés, beaucoup d'autres bid'ahs et beaucoup de formes de shirk et d'égarements que la plupart des gens ignorent. Le Sheikh dit ensuite, <t> en> وقولوا قولا سديدا هذا فيه وجوب حفظ اللسان من الكلام الباطل والمحرم وأن لا يقول الإنسان إلا ما فيه خير من ذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع والكلام الطيب الذي يشرح الصدور ويؤلف بين القلوب Le Sheikh, il dit ensuite, il, il lit la suite des versets dans surat Al-Ahzab, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah. » Allah subhanahu wa ta'ala, nous ordonne, « taqwa », qui est traduit en français par le terme de craindre, ou bien de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, « taqwa » c'est beaucoup plus que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une traduction qui n'explique pas vraiment Le vrai sens du mot taqwa. At taqwa, c'est yani, de se protéger contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala... En, ...en faisant ce qu'il nous ordonne de faire... ...et en nous écartant de ce qu'il nous interdit de faire en général. Donc, taqwa, c'est ce que ça signifie. At taqwa, ça vient de... ça vient d'une protection, de chercher une, une protection... ou quelque chose pour nous protéger contre quelque chose... Et cette protection qu'on prend contre le châtiment d'Allah, c'est de faire ce qu'il nous ordonne et de, de nous écarter de ce qu'il nous interdit. Ça, c'est la signification de at -taqwa. Et il dit ensuite, et dites, et parlez avec droiture. Vous dites une parole droite. <coughs> ensuite, le chef, il explique, il dit que ça, c'est l'obligation de préserver notre langue de toute parole fausse ou de toute parole qui est haram. Et euh, que une, un être humain doit, ou bien une personne, doit, ne doit dire que ce qui est bon, hein, que ce soit le rappel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ou le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou le fait d'enseigner aux hommes qu'est-ce qui est bénéfique, hein, des bonnes paroles qui ouvrent le cœur et qui réunissent les cœurs ensemble. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on est ordonné de faire par Allah wa Ta'ala. Et en principe, le musulman, il devrait toujours calculer les mots qui sortent de sa bouche. C'est comme c'est comme quand, par exemple, quelqu'un a quelque chose d'important à dire... ...il calcule les mots qu'il dit et il fait attention. Hein? Si tu es devant un tribunal, par exemple devant un juge, à la cour... <coughs> ...et que tu dois euh, parler pour expliquer ta situation ou ta cause... ...et te défendre ou bien faire un témoignage tu vas calculer chaque mot que tu dis pour être certain que tu ne vas, tu vas pas sortir de la justice et de la droiture de la vérité. Donc, tu vas faire en sorte que tout ce qui sort de ta bouche c'est uniquement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est bon. Parce que tu sais que si tu rajoutes ou que si tu enlèves quoi que ce soit à tes mots et à tes paroles, tu risques de faire une injustice à quelqu'un. Tu risques de faire du tort à quelqu'un ou bien tu risques de mentir et de faire du tort à toi-même en te mettant dans une situation qui va te faire euh, mériter le châtiment d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parce que tu vas mentir à propos de quelque chose ou bien parce que tu vas cacher des choses qui sont vraies à propos de quelqu'un. Donc, la même façon dans, les, dans tous les aspects de ta vie, dans tous les moments, à tous les lieux, tu dois toujours faire attention. Et faire en sorte que tu dis toujours des bonnes choses. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith authentique... Parce que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et bien ça, ça devrait être notre, notre, notre exemple à suivre et notre règle qu'on suit dans toute occasion, dans toute situation... Toujours dire les bonnes choses... Et si on n'a pas quelque chose de bon à dire, alors de se taire, c'est mieux. Le chef il dit ensuite "sum Puis aussi, je vois souvent des gens qui euh, mentionnent, par exemple, qui disent "le silence est d'or". Ça c'est des proverbes. Hein? ou bien il y en a qui, il y en a. Je voyais dernièrement il y a quelqu'un sur MSN, je voyais son son, son, son, son slogan ou le mot qu'il a mis, là, la phrase qu'il a mis comme ça. Ça disait "j'ai déjà regretté". Euh, des paroles, mais j'ai jamais regretté des, des, le silence. Et pourtant, ça, c'est pas nécessairement vrai. Parce que des fois, le silence est mieux que la parole, mais des fois, la parole est mieux que le silence. Comme par exemple, quand c'est le temps d'ordonner le bien et d'interdire le mal, lorsque, par exemple, tu as besoin de clarifier quelque chose de la vérité, lorsque des gens sont en train de mentir devant toi ou de dire des choses fausses à propos d'Allah et de sa religion, Le silence, à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement mieux que de parler. Hein? Et, et par la suite, après, si tu n'as pas défendu la vérité alors que c'était le temps de le faire, tu n'as pas clarifié qu ce qui était nécessaire d'expliquer à ce moment-là, alors que tu avais l'occasion de le faire, eh bien là, tu risques de le regretter aussi. Puisque tu, tu avais la possibilité de, de, de clarifier quelque chose de vrai et de dire quelque chose de bon, et tu ne l'as pas dit. Donc, à ce moment-là, tu, tu, tu, tu, tu risques d'avoir des regrets, bien sûr, parce que tu as manqué une occasion de défendre la vérité et de dire ce qui était bon. Donc, ça, c'est très important de comprendre que le silence n'est pas toujours euh, bon absolu, de façon absolue et le, la parole n'est pas toujours non plus Bonne, de façon absolue il faut voir dans quelle dans quelle situation tu es en puis voir dans quand est-ce que c'est mieux de se tuer, et quand est-ce que c'est mieux de parler le cheikh il dit ensuite <ways you say? stut -sized> <cáiATION> okay. <-atures> lakum le cheikh il dit par la suite il nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 71 les conséquences et les résultats de du fait qu'on dise une parole droite et qu'on ait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en qu'on ont la Taqwa ça ça amène une chose c'est que Allah dit afin qu'il améliore vos actions et qu'il pardonne vos péchés donc ça c'est les résultats d'avoir une parole droite et celui qui dit toujours des paroles droites et qui parle toujours avec droiture et qui dit uniquement le bien celui-là il est sauvé de beaucoup de mal parce que parfois comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit à un des sahaba, hein, yani saqulatka ummuk ya ya Mu'adh, hein, le professeur a dit à un sahabi, yani euh yani il a pris sa langue et il a dit fais attention à ça, yani, à cette langue. Et le sahabi a dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont être jetés dans à cause de est-ce qu'on va être pris pour compte pour les choses qui sortent de notre bouche Yani. Alors le professeur Zem a répondu, et est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire tomber des hommes dans l'enfer à la face la première excepté le, les, les, les choses qu'ils qui, qui le disent avec leur langue ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux dire avec ta langue qui peuvent faire en sorte que tu tombes et que tu rentres dans l'enfer à la face la première donc cette langue il faut la contrôler il faut avoir du contrôle il faut pas la laisser dire n'importe quoi parce que ça peut être, ça peut avoir des conséquences très graves pour nous Si on la contrôle pas Et ça c'est Attaqwa qui nous protège contre ça Et celui qui garde sa langue Et qui protège sa langue En particulier de parler à propos d'Allah Et de parler de la religion Préservez votre langue De dire des choses à propos d'Allah sans connaissance Donc Si tu préserves ta langue Allah subhanahu wa ta'ala Il va te corriger tes actions Et te pardonner tes péchés Hein? Et donc, ça c'est le résultat du fait que tu dis une parole de droiture. Allah wa va faire en sorte que tes actions vont être euh, réformées et corrigées et améliorées. Donc, il dit comme exemple le verset 10 dans Surah Fatir C'est vers lui que monte la bonne parole et l'action. Qui est vertueuse ou qui est pieuse, Allah l'a fait monter vers lui. Et il mentionne le verset ensuite, la fin du verset 71 Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Et ça, c'est la fin du verset, euh, des, des trois versets, c'est les versets qu'on récite euh, lorsqu'on fait khutbatul hajj, ça c'est le troisième.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 ويدعون عليهم بمضاعفة العذاب ونسأل الله العافية. فالذين أطاع السادة والكباراء في معصية الله يكون هذا مآلهم. ما والذين أطاع الله ورسوله هذا مآلهم. ما donc le shaykh dit que ça c'est une incitation pour nous d'obéir à Allah et d'obéir à Hein, et que c'est par cette façon, de cette manière-là qu'on peut arriver au succès. C'est la seule façon d'arriver au succès euh, et à la réussite réelle. Hein. Vous avez des fois des gens dans la vie, hein, dans la dounia, qui me disent, moi j'ai réussi, hein. moi j'ai réussi. De quoi ils parlent? Ils parlent qu il parle? Il parle qu'il a une réussite matérielle dans cette dounia. Il a réussi à avoir une voiture, une belle voiture. Il a réussi à avoir une belle maison. Hein? il a réussi à faire fonctionner une, une grosse entreprise un grand commerce hein? il a réussi dans ces choses de la dunya pour, pour les gens de la dunya c'est ça le plus important pour eux c'est à dire d'avoir des réussites d'avoir des réussites matérielles et ils négligent parfois souvent malheureusement la vraie réussite qui est l'obéissance d'Allah et de son messager et qui nous ouvre la porte du paradis donc c'est ça la vraie réussite c'est-à-dire d'être sauvé de l'enfer d'être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc, ceux qui ont, tandis que ceux qui ont obéi à leurs dirigeants qui ont obéi à leurs grands hommes dans le péché et dans la transgression ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire retourner leur visage dans, dans le feu hein? et ils, va, ils vont tous se maudire les uns les autres Les, les dirigeants vont maudire ceux qui les ont suivis et ceux, dans, dans le péché. Et ceux qui les ont suivis dans le péché vont les maudire également. Donc, ils vont, ils vont les accuser de les avoir égarés du, châtiment, euh, du sentier d'Allah. Donc, ils vont tous s'invoquer les uns contre les autres, les malédictions. Et ils vont tous demander à Allah d'augmenter pour les autres... Le, le, de doubler pour l'autre le châtiment qu'il reçoit parce que ils vont prêtre, hein, ils vont considérer que c'était à cause de cela qu'ils étaient tombés dans le châtiment. Donc ceux qui ont obéi à leurs dirigeants et à leurs grands hommes hein, ou à leurs chouyours dans les garments, les chouyours des soufiyines ou les chouyours des shi'a ou les chouyours des gens de hein des gens des garments qui les ont suivis dans leur, dans, dans leur, ignorance et dans leur égarement et dans leur aveuglement. Beaucoup d'entre eux, ils suivent uniquement les gens aveuglément. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que ces chouyourds disent des choses vraies ou non. Donc, ils n'essayent pas de savoir est-ce que, qu'est-ce que ces soufis-là, ils inventent, ou qu'est-ce que les chia, des soufis-là, ils inventent, ou les autres groupes d'égarement. Eh ben, ils font juste les obéir dans la béd'a, et dans le péché, et dans l'égarement. Hein. Donc, eh ben, le, le, leur, leur, leur euh, destination et leur résultat, ça va être l'enfer. Tandis que ceux qui ont obéi à Allah et à son messager, eh bien ceux-là, c'est eux qui vont avoir la bonne réussite. hein, Et ce sera ça leur euh, conclusion. Le sheikh, il dit ensuite, l'autre verset 72 dans le surat, euh, surat euh, Al-Ahzab,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 car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc ça, c'est le verset, et le cheikh explique, il disait il dit, Al-Amana, hiya dit, Al-Amana, il dit, Al-Amana, il dit, amana il dit, Al-Amana, dit, Al-Amana, dit, amana amana تخير عرض تخيير لا عرض الزام فاثرت السلامه فابين ان يحملنها واشفقن منها خوفا من تبع من تبعتها وحملها الانسان ادم وذريته وذريته طمعا في الثواب فادم وذريته اثروا الطمع في المغفره والرحمه فتحملوا الامانه والسماوات والارض والجبال آثرت العافية وخافت أن لا تقوم بهذه الأمانة فدل على عظم الشرع والتكاليف الشرعية فإنها فإن وأنها أمانة عظيمة بين العبد وبين ربه دونك الشيخ يلقي كي يقول <تصفيق> ك يعني الأمانة لا شازو الديبو dont on parle ici Euh, c'est les charges religieuses et les, les obligations religieuses de ob d'obéir à Allah et d'obéir à son messager dans tout ce qu'ils ont ordonné ou interdit. Donc, c'est ça, c'est ça, cette amana, c'est la religion en entier. Toute la religion, en réalité, c'est une amana, c'est un dépôt, une charge qu'on nous remet et euh, on doit donc la prendre avec euh, y a une confiance et avec... Euh, avec responsabilité un sens de responsabilité et d'honnêteté pour euh, bien, bien s'occuper de, des responsabilités que Allah subhanahu wa nous a mis sur nous Allah subhanahu wa avait présenté cette amana aux cieux à la terre et aux montagnes et c'était juste pour leur suggérer ou leur offrir de, de prendre la charge c'est à dire c'était pas une obligation Allah subhanahu wa leur a offert de prendre cette charge mais ils ont préféré rester dans euh, dans la paix disons, dans la pas la paix mais dans le d'être dans, exemptés de de cette charge là, ils ont pas voulu la prendre parce qu'ils ont eu peur donc les cieux, la terre et les montagnes ils ont eu peur de prendre la charge et la responsabilité de cette amana et tandis que l'être humain Adam et ses enfants Ils ont accepté de prendre cette charge et cette amana parce qu'ils ont souhaité la récompense d'Allah. Adam et ses enfants ont préféré euh, souhaiter le, le, le pardon et la miséricorde d'Allah. Et donc, ils ont pris cette charge et cette amana. Tandis que les cieux et la terre et les montagnes, eux, ont préféré euh, en être épargnés. Parce qu'ils ont eu peur de ne pas être capables de tenir ou de prendre cette charge et cette amana comme il se doit. Donc, le cheikh ensuite, il continue, il dit, ça, ça nous indique une chose. Ça nous indique la grandeur de cette sharia, de cette révélation et de cette charge et de ces obligations religieuses. Hein? Ça nous montre que c'est quelque chose de lourd et quelque chose de grand. Un grand une, une grande amana entre Allah et son Seigneur. Euh, pardon, entre, entre l'être humain, le serviteur et son Seigneur. C'est une grande amana. Donc, ça c'est très important de prendre en considération, parce que quand on se regarde nous-mêmes, les êtres humains, et qu'on regarde les cieux, la terre, et qu'on regarde les montagnes, on voit qu'on est tout petit, hein? on est tout petit à côté de ces créatures-là. Et malgré tout, ces grandes créatures ont refusé de prendre la charge et de prendre la responsabilité tandis que nous petites créatures que nous sommes comme Allah subhanahu wa il nous décrit qu'on est ignorants très ignorants et très injuste envers nous-mêmes Eh bien nous on a accepté cette charge et cette responsabilité donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est à dire que les quand Allah subhanahu wa il dit que L'être humain, il est injuste et très ignorant, ça c'est quand il parle de l'être humain en général, c'est-à-dire de la race humaine. Mais dans les individus qui composent les, la race humaine, il y en a qui sont comme ça, qui sont injustes et ignorants, et il y en a qui ne sont pas injustes et ignorants. Donc ce n'est pas, pas une description générale. Pour tout le monde, pour chaque individu. C'est-à-dire, c'est pas, c'est une description générale plutôt. C'est pas une description, qui va à chaque individu qui compose les êtres humains. Donc ça, c'est très important de, de comprendre ça. Ensuite, il explique le dernier verset. الذين تحملوها في الظاهر وضيعوها في الباطن وهم المنافقون والمنافقات وقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات لانهم تحملوا هذه الامانه في الظاهر فدخلوا في الاسلام ظاهرا ولكنهم بقوا على على الكفر في باطنهم فلم يتحملوها باطنا والصنف الثاني الذين ضيعوا الأمانة ورفضوها ظاهرا وباطنا من بني آدم، وهم المشركون والمشركات، وهم المشركون والمشركات، والصنف الثالث الذين تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما، ودلت الآيات على أن النساء Yakuna is <truits> hij dat hij het kan. Het is niet zo dat hij het kan. Het is niet zo dat hij het kan. Het is niet zo dat nu Allahu al-Munafiqeen wa munafiqat wa al-Mushriqeen wa wa yatub Allahu al muminat wa Allahu en afin qu'Allah châtie les hypocrites hommes et femmes, et les et les les et les femmes, et Allah accueille le repentir des et des Mu'minat, c'est-à-dire des croyants et des croyantes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, le Sheikh il dit ici euh, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué comment les hommes sont divisés par rapport à cette amana, par rapport à ce dépôt ou à cette charge que Allah nous a fait porter. Et euh, les hommes, donc, sont divisés en trois catégories. Les premiers, c'est ceux qui l'ont accepté en apparence, puis par la suite, qui l'ont perdu, qui l'ont perdu à l'intérieur. C'est les munafiqines et les munafiqates, les hypocrites hommes et femmes. Comme Allah il le dit au début de ce verset, pour qu'ils puissent châtier, afin qu'ils châtient les hypocrites hommes et femmes, les munafiqines et les munafiqates. Donc, euh, ils, ils ont pris cette amana au début, en apparence, puis ils sont rentrés dans l'islam en apparence, toutefois dans leur cœur, ils sont restés dans la mécréance, au fond de leur cœur. Et ils n'ont pas porté cette amana intérieurement. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont, qui ont complètement, euh, laissé tomber cette amana, qu'ils l'ont refusé. En apparence et, de façon, euh, y a un à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. Parmi les fils d'Adam, ce sont les mouchrikouns et les Mushrikat, Donc, les koufars. Puis, il y a la troisième catégorie, <coughs> ceux qui ont porté cette amana, en apparence et, À l'intérieur également, et ce sont les croyants et les croyantes. Donc, ça c'est la fin du verset. Donc, ça, ça le Sheikh il explique en, en plus, il rajoute un petit point qui dit Et ça, ces vers, versets, ça prouve que les femmes, il y a parmi elles des munafiqat, et des mushriqat, et des mu'minat, comme les hommes. Et donc, Il dit qu'elles seront donc, euh, dans, la, dans la, récompense, elles, dans la rétribution, elles seront égales à l'homme, dans la rétribution. Que ce soit pour leur mécréance, ou pour leur hypocrisie, ou pour leur croyance, si elles sont des croyantes. Donc, dans ce sens-là, oui. Après, le Cheikh il dit donc, ça c'est la fin de Surah Al-Ahzab. Il dit, Walhamdulillahi Rabbil alamin wa Sallallahu Ala Muhammad wa Ala Alihi wa Sahbihi Donc, on a terminé notre livre. Maintenant, il y a les questions. Il y a les questions et réponses à la fin du livre qui sont très intéressantes. Et il y en a 18. Il y a 18 questions et réponses. Donc, euh, on, on, peut les, on va les faire ensemble. On va les lire ensemble, si ça vous dérange pas. Et puis, il euh, y a Annie. On verra si... Euh comment on va séparer ça par la suite pour le cours d'aujourd'hui. Donc le cheikh il dit al hamdoulillah wa ssalatu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc les questions je vais les lire en arabe puis je vais lire la réponse je vais je vais traduire la question après je vais lire la réponse puis je vais traduire la réponse, traduire la réponse, traduire la réponse par partie. Le cheikh il dit as-soual al-awwal donc ça c'est la question la première question ما توجيهكم او ما, تو... ما توجيه فضلتكم لاولياء امور النساء او بعض النساء التي تساهلن في امور الحجاب وتفنن في اظهار مفاتنهن للرجال الاجانب في الاسواق وغيرها وما دور ولي, ولي المراه في حفظ دينها أه... Euh, quel est le rôle il demande au shiir quel est le rôle des responsables c'est à dire de, du, du mari ou des responsables de la femme euh, lorsqu'on voit que des femmes prennent à la légère les questions qui ont rapport avec le hijab elles, et qu'elles elles ont développé tout un art pour montrer leur, leur, euh, leurs atours aux hommes hein, dans les marchés et dans les rues et dans les endroits publics donc quelle est le, la responsabilité quel est le rôle de l'homme ou bien le rôle du, responsable de la femme dans le fait qu'elle préserve sa religion. Maintenant le cheikh il répond à ça et il dit Al-Jawab, قَوَامُونَ عَلَى بِمَا فَضَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَمَلَهُمُ Zalika al-hijab Donc le sheikh il répond et il commence en, en disant que Dans le verset 34 dans le al-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à l'homme L'ordre ou la responsabilité et l'autorité sur la femme Al-hijal al-an-nisa L'homme est donc à une autorité sur la femme Il a, il a une responsabilité sur la femme Parce que Allah wa ta'ala a préféré les hommes à la femme. Allah a préféré les hommes aux femmes. Par Allah, ba'dahum ala Parce qu'est-ce qu'il a donné précédence? Il a donné une, priori, une préférence à l'homme sur la femme. Donc, les, Allah il, il, il nous a donné cette responsabilité-là à nous les hommes de s'occuper des femmes, de voir à leurs besoins de leur ordonner l'obéissance d'Allah de leur interdire de désobéir à Allah Azza et parmi ce qui fait parmi les choses qui rentrent dans ça, il y a le hijab bien sûr. Et le cheikh il continue et il dit "Fal hijabu amral amr min Allah Jalla wa Ala". "Fi yajibu ala wali al-amr an yalzimaha bihi sawa'a kana wali al-amr wali al gaat hij verder. Puis il dit, le hijab est un ordre d'Allah, un commandement d'Allah, al il est obligatoire au au au au au au au au le au au au au au au au au au au au au au dirigeant, au chef ou au responsable de la femme de lui ordonner de, de se voiler et de porter le hijab comme il faut que ce soit le, le, le wali direct de la femme c'est à dire le tuteur qui est directement euh, est relié à cette femme comme par exemple son mari son père hein, ou celui qui, a, qui est son tuteur en général <coughs> ou son frère, hein, ou bien quiconque a une wilaya sur elle, ou bien que ce soit le dirigeant général, c'est-à-dire le, le dirigeant euh, du pays, hein, le dirigeant du pays, celui qui est le président, le chef de l'État, lui, il a ce rôle-là également d'imposer à toutes les femmes du pays que le hijab soit respecté. Hein? et donc euh, il doit y avoir cette, euh, cet ordre là Donc, c'est pas comme euh, certains prêcheurs islamistes aujourd'hui qui disent aux femmes qu'elles ont le droit de pas le porter si elles veulent que c'est un choix et qu'elles peuvent désobéir à Allah si elles désirent que c'est pas obligatoire d'obéir à Allah pour elles si elles veulent pas le faire donc on se demande vraiment euh, qu quel, quel islam ils ont Appris ces, ces, ces prêcheurs. Et où est-ce qu'ils ont appris leur islam? Un islam qui permet à, aux musulmans et aux gens qui, qui, qui, qui disent la ilaha illallah, de désobéir à Allah. Et que c'est un droit et que c'est un choix de désobéir à Allah s'ils si le veulent. Et, et, et ils oublient les versets qui nous ordonnent d'ordonner le bien et qui nous, qui nous ordonnent d'interdire le, le mal. Donc, quand tu vois une femme qui ne se voile pas, c'est sûr qu'elle est en train de faire le mal. Donc, tu es obligé de lui ordonner le bien de se voiler et de lui interdire le mal, c'est-à-dire de faire le tabarruj. Hein, tabarouj, c'est un mal. Donc, tu es obligé de l'interdire, ce mal. Et toi, en tant que père, ou en tant que en tant que mari, ou en tant que frère, ou en tant que responsable de la femme, ou en tant que dirigeant musulman ta responsabilité, c'est de faire en sorte que l'ordre d'Allah soit, soit implémenté et respecté et que la désobéissance d'Allah soit écartée, que les gens cessent de désobéir et ça c'est l'obligation. De la même façon que lorsqu'il y a des gens qui volent, le dirigeant, il va empêcher les gens de voler, il va les faire arrêter, il va faire en sorte qu'il y a des choses qui empêchent les gens de de faire ce ce crime-là de la même façon qu'il doit empêcher les autres crimes qui ont rapport à la foi aussi qui ont rapport à la religion hein il y a pas de, il ne devrait pas y avoir dans l'islam de distinction entre la les lois religieuses puis les lois civiques hein? les lois civiles les lois de la de la, de la de la société tout ça ça doit être une seule et même loi et le cheikh il dit ensuite donc Ah oui, en même temps aussi, c'est pour répondre à ceux qui, qui utilisent à tort et à travers le Coran pour contredire le Coran. Ils frappent un verset avec un autre pour essayer de montrer qu'il y a des contradictions. Ils essaient de se contredire et ils, ils veulent pour se contredire comme contre, faire contredire la parole d'Allah. ta'ala Et ça, c'est très grave. Donc, euh, il y a les versets qui ordonnent aux croyants et aux croyantes de se voiler. Puis, de l'autre côté, il y a Euh, les gens qui essaient de dire qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Ils essaient de faire croire aux gens que ce verset-là c'est un verset qui est en contradiction avec l'ordre de se voiler. Il n'y a pas de contradiction dans les versets du Coran entre eux. Et donc il faut comprendre que La ça s'applique et ça, ça concerne les gens qui ne sont pas musulmans, parmi les chrétiens et les juifs, qu'on n'a pas le droit de leur imposer de croire en l'islam mais quand quelqu'un est déjà musulman et qu'il dit la là qu'il dit Muhammad Rasulullah et qu'il qu fait la salat qu'il croit en l'islam et que tu lui dis de cesser de faire qu ce qui est haram ou de faire ce qui est obligatoire eh bien dans ce cas-là est-ce que ça c'est de la contrainte Dans ce cas-là non c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal et dans ces choses-là Oui, bien sûr, il doit y avoir une obligation et une ordonnance du bien et d'interdiction du mal. De la même façon qu'on interdit à un voleur de voler ou qu'on interdit à un criminel de faire un crime, de la même façon on interdit à une femme de, de montrer son corps devant les hommes dans la rue en public. Parce que c'est un crime, ça aussi. C'est interdit dans l'islam de la même façon que les autres crimes sont interdits dans la société et, et, et c'est un grand crime c'est pas un petit crime comme certains s'imaginent c'est un grand crime lorsque la femme elle montre son corps aux hommes dans la rue et les conséquences de ce crime là sont beaucoup plus grandes parfois et beaucoup plus graves que le meurtre même hein, parce que ça amène de la corruption, du zina et d'autres péchés encore plus grands donc euh, peu de gens comprennent ça surtout les koufars eux ils comprennent pas ça parce que bien entendu ils ont pas été guidés à la lumière et la croyance et la compréhension de la réalité. Mais alhamdulillah, les croyants, eux, ils comprennent ça clairement et sans aucune difficulté. Le Cheikh dit ensuite أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ de heeft hem hijab. Hij heeft hem de hijab. Hij heeft hem een de Hij doit ordonner, le dirigeant doit ordonner aux femmes de son pays de se voiler en général. Donc, il doit ordonner à toutes les femmes, les, les femmes qui font partie de, euh, de son pays, il doit leur ordonner de se couvrir. Il doit imposer ça, euh, si c'est nécessaire, pour celles qui, qui refusent de le faire, euh, yani c'est-à-dire celles qui n'ont pas assez de foi pour le faire d'elles-mêmes, et que, qui ont une foi faible, et qui sont séduites par le shaitan... qui aiment, euh, qui veulent continuer à, à faire la fitna dans la rue... Eh bien celles-là, étant donné que leur foi est pas assez forte... pour les empêcher de désobéir à Allah... Subhanahu wa Taala, elles doivent avoir un peu d'aide... elles doivent avoir un peu d'aide... du fait que le, le chef de l'État, le responsable de l'État... ordonne aux femmes de son pays... Euh, et impose aux femmes de son pays de se voiler... et impose également des punitions... Hein? ou des des, des, des euh, comment on dit des punitions ou des amendes pour celles d'entre les femmes de son pays qui refusent d'obéir à Allah et d'obéir à son messager hein? parce que leur foi est trop faible elles ont pas elles ont pas compris encore dans leur cœur la réalité de la l'importance de se voiler donc euh, elles ont besoin d'un coup de main de la part de l'autorité et donc ça c'est un autre moyen comme Omar ibn al-Khattab, il disait ce qui, ce qui ne peut pas être changé par le Coran il va être changé par le sultan il va être changé par le sultan, c'est-à-dire le dirigeant hein? donc, et bien entendu ça c'est pas n'importe quel individu qui doit se donner cet, ce rôle ou cette, cette responsabilité d'imposer euh, par la force euh, le voile dans la société, ça, ça doit être laissé euh, au dirigeant pour pas qu'il y ait Du, de, de, de, des gens qui dépassent les limites dans ces choses-là. Mais c'est juste pour expliquer. Et euh, ensuite, également, les responsables des maisons, c'est-à-dire les pères, les, les pères de famille, les maris, doivent imposer à leurs femmes euh, de se voiler. C'est pas que tu es musulman, tu dis Ah, oh, moi, ma femme, je la laisse faire ce qu'elle veut, elle est libre, elle sort, elle s'habille comme elle veut. Ça, c'est pas accepté dans l'islam. Ça peut-être pour les koufars, c'est leur mode de vie, ils vivent comme ça. Et puis après, quand ils se font tromper par leurs femmes, ils, ils découvrent que leurs femmes les ont trompées avec d'autres hommes. Ou bien qu'il y a des hommes qui tournent autour de leurs femmes, et bien par la suite, ils commencent à arracher les rideaux et à se déchirer les vêtements, puis à, à arracher leurs cheveux sur leur tête. Mais c'est à cause de ce qu'ils ont préparé pour eux-mêmes. Hein? donc euh, ils doivent euh, bien, ordonner à leur femme de se voiler, de se couvrir comme il faut et le chef il dit si la femme elle sait qu'elle doit se voiler et que le, le chef de l'état impose à la femme de se voiler dans la rue et que si elle ne le fait pas le chef, elle, elle va avoir une punition ou quelque chose une amende ou quelque chose comme ça là ça va impo, lui, lui imposer de le faire Regardez maintenant les musulmanes qui veulent se voiler dans les pays de Kouf parfois et qu'elles savent que si elles vont pas l'enlever dans certains endroits, elles risquent d'avoir des amendes ou d'avoir des punitions et donc elles veulent pas l'enlever mais elles l'enlèvent quand même parce que euh, elles pensent que c'est nécessaire pour elles d'aller dans tel ou tel endroit puis de faire telle ou telle chose donc elles vont, vont cesser de se voiler par, parce qu'il y a la pression. Hein? alors si cette pression là pour le mal elle a cet effet sur les gens hein, malgré que ce sont des femmes croyantes que ce sont des femmes musulmanes mais qui se laissent aller parce qu'elles veulent un bien par exemple dans la dunya et qu'elles n'ont pas le choix elles croient qu'elles n'ont pas le choix donc si c'est l'effet que cette, cette pression là a sur les femmes de la contrainte de, de faire le péché eh bien imaginez-vous la contrainte de faire, le, de faire ce que Allah aime Quel effet ça peut avoir dans une société C'est encore mieux. Hein? Donc, les koufars, eux, ils aiment, la, la, ils aiment pas la contrainte quand c'est pour le bien. Mais quand c'est pour le mal, ils acceptent la contrainte. Quand c'est pour se dévoiler, ils acceptent la contrainte. Quand c'est pour faire euh, quest ce qui est haram, ils acceptent qu'on nous mette une, une pression et qu'on nous fasse la contrainte. Mais quand c'est pour aller dans l'autre sens quand c'est pour euh, yani, euh, nous, nous ordonner d'obéir de, de, de, à Allah et de faire le bien ils n'aiment pas la contrainte dans ces, dans ces choses là ça prouve que ce sont des shayatim que ce sont des diables humains donc le shaykh il dit ensuite et également si la femme elle sait que son responsable son mari ou son père va lui imposer le hijab elle va obéir dans ce cas là elle va se soumettre à la loi d'Allah elle ne va pas désobéir et tout cette Cette perversité et cette corruption qui est répandue maintenant dans la société, ça va cesser. Malheureusement, comme euh, on remarque aussi des fois, c'est le contraire qui se produit. Au lieu que ce soit les, les, euh, les hommes qui ordonnent à leurs femmes de se voiler, les, les, les pères ou les maris, on voit que c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a certains hommes, qui interdisent à leurs femmes de se voiler, et qui veulent pas que leurs femmes se voilent, et qui leur disent, et qui disent, et ils disent à leurs femmes, enlève le voile et va travailler, hein. Enlève le voile et va à l'école et va travailler. Donc, c'est des gens comme ça, malheureusement, qu'on retrouve, famille, les hommes musulmans qui ont, qui ont pas pris cette charge et cette responsabilité qu'Allah leur a donnée avec sérieux, hein? Ils ont vendu Ils ont pris leur religion comme un jeu. Et ils ont pris la dunya comme si c'était la première obligation, la première priorité dans leur vie, au point d'aller jusqu'à ordonner à leurs femmes et à leurs filles de désobéir à Allah. Et ça, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça dans les pays musulmans, surtout dans les familles qui sont occidentalisées, et même on en trouve encore plus dans les pays euh, européens et américains. Donc, si la fille est née dans une famille qui ne pratique pas l'islam, Le père ne fait pas la salade, la mère ne fait pas la salade, elle ne porte pas le voile. Toute la famille, ils, sont, ils vivent à la, la manière des coups Et puis par la suite, euh, il y a une, la fille commence à dire, moi je veux me voiler. Elle commence à se voiler. Là, vous allez voir la guerre qui va commencer dans sa maison. Ils vont tout faire pour essayer de faire stopper cette fille de se voiler comme il faut. Ils vont tout faire pour que cette fille cesse de se voiler et qu'elle redevienne comme elle était avant. Et les koufars aussi dans la société, c'est la même chose. Ils vont lui dire « Ah, tu mieux avant, t'étais étais beaucoup mieux, t'étais plus ci, t'étais plus ça. » Donc, ça c'est des, des familles musulmanes qui sont les premiers ennemis de, du hijab et de la, de la pratique de l'islam. hein Et qui, qui répètent les mêmes paroles que les koufars répètent. Parce qu'il y a des musulmans, malheureusement... Ils sont, ils sont sensibles à tout ce que, à tout ce que disent les kuffards et ils répètent leurs discours comme des perroquins. Le cheikh dit ensuite « ولكن لما تساهل ولات الامور في هذا الشيء تجرأت النساء ومن وراءهن دعاه السوء والفسق والنفاق Il dit, lorsque les dirigeants et les responsables des femmes ont pris à la légère la question du hijab, les femmes ont commencé à se mettre dans, à désobéir. Et, à, à, à, et les gens qui sont derrière elles, qui appellent au mal, qui appellent à l'hypocrisie, qui appellent à la perversité, au péché, les incitent à se dévoiler à enlever leur leur hijab... à se découvrir le visage... et à enlever le hijab au complet... Hein? comme les, les gens qui appellent... les femmes à enlever leur voile... ils commencent pas... par dire... mettez-vous en mini-jupe... du jour au lendemain... non, ils commencent graduellement... comme j'expliquais dans un autre cours... ils commencent... par le fait de dire... enlevez juste le voile sur votre visage... seulement le voile sur le visage... Puis après, petit à petit, ils vont commencer à dire Bon, maintenant, vous avez enlevé le visage, ok, maintenant vous pouvez euh, enlever le djilbab. Enfin, mettez juste une robe longue et lousse, quelque chose qui est, qui est ample, et puis qui est, qui est coloré, comme ça, ça vous donne un peu de style, hein, vous avez un peu la mode. Et puis après, bon, vous n'êtes pas obligé de mettre une jupe longue, vous n'êtes pas obligé de mettre un, un grand, un grand, une grande robe. Vous pouvez juste mettre des pantalons lousses, des pantalons qui sont très amples. Ça fait la même chose. Et après, ils vont commencer à dire, ben, vous pouvez mettre des pantalons plus serrés, mais ça dérange pas, parce que vous avez couvert vos cheveux. Et puis après, ça descend comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que par la suite, le hijab n'a plus aucune signification, plus aucun sens réel, puisque ça devient comme une parure. Et ça devient... Euh, Une blague, en réalité. Donc, ça, c'est des gens qui sont derrière, parmi les groupes de féministes, parmi les groupes de qui appellent, soi-disant, à la légalité des droits de la femme, ou des trucs de ces gens, d'autres gens de ce genre de, de, d'idéologie que ces gens-là enseignent aux musulmans maintenant dans les pays musulmans. Et, euh, il y a toutes sortes de, de groupes-là, en France, qui parlent dans ces, de ces façons-là, même ici au Québec, il y a des noms que je ne vais pas prononcer parce que déjà même le nom il fait la honte donc nasallahu alafia le cheikh diz fa al mas'ala al'an khatira yajibu ala wilayat umur al nisa al wilat al amuna wal wilat al khassuna yajibu alayhim jami'an an yatadafaru fi nisa bil hijab Le علىولات الامور وفقهم الله cette question aujourd'hui elle est devenue très dangereuse c'est question insignifiant. Non, c'est très, très, très grave et très dangereux. Il faut pas prendre ça. La question du hijab, il faut pas prendre ça à la légère. C'est pas juste un foulard sur la tête. C'est beaucoup plus grave que ça et c'est beaucoup plus important que ça pour les Ce C'est pas pour rien qu'ils, qu'ils matraquent là-dessus à chaque fois, parce qu'il y a derrière ça, il y a d'autres enjeux beaucoup plus grands et beaucoup plus dangereux et beaucoup plus sensibles. Donc, le cheikh il dit donc c'est quelque chose de très dangereux. Et les responsables des femmes, et les dirigeants généraux de, de, dans les pays musulmans, et les responsables des femmes, que ce soit les pères ou les maris ou les frères ou les autres, ils doivent travailler tous ensemble et coopérer tous ensemble pour imposer à la femme qu'elle se voile. Pour imposer à la femme qu'elle se voile selon les règles de la charia. Et ça, c'est une obligation pour les, res, les dirigeants musulmans également. Que Allah leur donne le succès hein, et que, les, que Allah les, les guide et les aide à comprendre et à appliquer ces, ces règles d'Allah. subhanahu ta'ala et qu'Il coupe les langues des gens qui appellent au mal, qu'Il qu leur coupe la langue, hein, les gens qui appellent à la corruption, à la, à la, à la, qui appellent les femmes à se dévoiler hein, et à enlever le hijab. Donc ça, ça fait partie des charges que Allah a mis sur le dos des responsables des musulmans. Donc, Alhamdulillah, ça c'est, ça c'est la première question. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce que, déjà c'est, c'est des questions qui sont importantes, qui sont, on doit détailler un petit peu là-dessus, quand on explique. Donc, on va s'arrêter à cette question-là. On continuera peut-être lundi prochain les autres questions, puis on finira le livre au complet. D'accord? dan koma sarrêter ici inshallah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh